Alright, then. oké, man, de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid min de verantwoordelijkheid van min verantwoordelijkheid van wa verantwoordelijkheid van de min wa de verantwoordelijkheid van wa verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid la de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid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 op de l'Ummah, on a lu les fatahs des ulama's sur les jama'at puis sur jama'at jamaats établis, et là on a commencé, on commence à parler, de, on a parlé au dernier cours de l'Ikhwar al al-Muslimoun, le groupe de l'Ikhwar al al-Muslimoun, les frères musulmans, et euh, on a parlé de Hassan al-Banna qui est le fondateur de cette jamaa, et on a parlé de son, de sa aqidah, le fait qu'il était soufi, et le fait aussi également qu'il était... Et euh, parmi ceux qui font le ta'wil des sifat et qui font le tafouir, donc il fait partie des jeunes de béd'a parmi les gens qui, ont, qui déforment le sens des attributs d'Allah. Donc ils ne, ne retournent pas à l'aqidah des salaf en ce qui concerne les attributs d'Allah. Et donc il fait partie des jeunes de béd'a sur ce, ce plan-là. Et euh, comme le cheikh il a mis comme une note, il donne une note, il dit, ومخالفته للسنة في ذلك فكيف يصلح أن يكون فكيف يصلح أن يكون إماما يقتدى به في الواقع إنه لا يصفه بالإمامة في الدين إلا جاهل أو صاحب هوى إذن. Si parmi les erreurs dans هو سوفي سوفي أشعري. ما طبعا لا يصلح لا يصلح أن يكون إماما لأنه الأخطاء التي جاء بها هي مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة فهو يعني قام قامت قامت جماعته على أسس غير صحيحة فلهذا انحرف وأنحرف كتب مؤلف الكتاب هو الشيخ الدكتور عبد السلام ابن سالم بن راجد السحيمي en de de de de de de ja, hij is een oestavus van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk al de kerk de kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de de comme un modèle qu'on doit suivre, ça c'est pas possible, parce que les erreurs qu'il a amenées dans la l'aqidah et dans la religion, et comment il s'est opposé à la sunnah, et bien ça fait en sorte qu'on ne peut pas le prendre comme un guide ou comme un imam dans la religion de l'islam. Il dit Et dans la réalité, il n'y a, a uniquement deux types de personnes qui peuvent le, euh, le décrire comme étant un imam, hein, il y a juste deux types de personnes qui le décrivent comme étant un imam, c'est qui Soit C'est un ignorant ou soit c'est une personne qui suit sa passion. C'est soit un ou l'autre. Donc ça c'est l'explication du chèque à ce sujet-là et en réalité c'est vrai, si on observe bien comme il faut, ceux qui le prennent comme un imam, c'est en réalité soit que ce sont des ignorants ou soit que ce sont des gens qui suivent une idée à quelconque. Donc ça c'est le premier point qu'on a parlé à... à propos de Hassan al-Banna, on a parlé du, du, de sa position vis-à-vis -vis de, de Tassawwuf et des Sifat, maintenant il parle au sujet de la question des, euh, du Khuruj, hein? le fait qu'il a appelé les gens à se révolter contre le dirigeant et qu'il a appelé les gens à… ou bien qu'il a voulu prendre le pouvoir politique. Ça, c'est le but de son groupe en réalité. pourquoi il a établi cette a ce parti politique en Égypte, c'est dans le but d'établir, soi-disant, son style de gouvernement, puis son style de pouvoir, pour que son groupe soit à la tête, euh, ou bien qu'il prenne le pouvoir. dit, « ولا نعترف بالأحزاب السياسية ونريد بعد ذلك أن ينضم إلينا كل جزء من وطننا الإسلامي فمصر وسوريا والعراق والحجاز وكل شبر وكل شبر أرض فيه مسلم يقول لا إله إلا الله كل ذلك وطننا الكبير الذي نسعى إلى تحريره وإنقاذه وضم أجزائه بعضها إلى بعض هذا قول حسن البنا Euh, donc, Hassan al-Banna, il dit dans un message a, ou un livre qu'il a écrit pour les jeunes, il dit on veut après établir un, un gouvernement musulman et on ne reconnaît pas les partis politiques. On veut que tous les groupes ou les partis de notre, de notre nation musulmane se, euh, se joignent à nous. Hein, et euh, que ce soit l'Égypte, la Syrie, l'Irak, euh, la Hijaz, l'Arabie, Et tous les endroits, tous les pays de, où les gens disent là, il a, il et qui sont musulmans, eh ben, on veut que ce soit ça, toute notre notre nation, et euh, c'est ça qu'on veut faire un effort pour essayer d'arriver à libérer ça pour que euh, pour les sauver et pour que chacun de ces différents parties là du monde musulman se rejoignent et deviennent un seul, etc. ذكر في, في الرسالة للمؤتمر السادس المنعقد في عام 1941 في غاية الإخوان المسلمين أنهم يعملون لغايتين الأولى المساهمة في, في, في الخير العام والثانية إصلاح يتناول كل, كل الأوضاع القائمة بالتغيير والتبديل وكلا تزيدا Sont dans une convention, la sixième convention qu'ils ont faite en 1941, que le but des irrois musulmans c'était d'établir ou d'arriver à deux buts, deux objectifs. Le premier c'était d'arriver à agir ou à faire tout ce qui peut amener au bien général des gens, puis deuxièmement de réformer euh, toutes les situations, tous les états qui se passent maintenant dans les pays musulmans en transformant et en changeant les choses. فأنت ترى أن مطالبته بالحكم كذلك وكذلك أتباعه من بعده هو أساس دعوتهم دون النظر في طريقة الوصول إليها والعناية بإسلاح مجتمعاتهم وإقامة دعوة الإسلام على أساس التوحيد فمن دقق النظر فيما كتبوه أو قالوه يرى أنهم يرون الوصول إلى الحكم en euh, de chef dat la base, la base de macht en, zijn De mensen die de macht de macht. En is de basis van hun En zonder te kijken zonder distinguer entre la manière qu'ils utilisent pour arriver à ce pouvoir-là, donc ils peuvent essayer d'arriver au pouvoir euh, et soi-disant de réformer les sociétés musulmanes, euh, mais sans par exemple établir la da'ama de l'islam qui est établie sur le tawhid, donc ils ne se concentrent pas du tout sur la question du tawhid, et sans euh, regarder les détails, Euh, de, de, de tout ce qui a rapport avec ça. Comme par exemple, le chef il dit, si tu regardes comme il faut dans leurs livres et dans ce qu'ils disent, dans leurs livres, dans leurs cassettes, dans leurs cours, tu ne trouves pas de discussion ou d'enseignement qui explique le talk -sheet. Et eux, ils croient que n'importe quel moyen qui peut t'amener au pouvoir, c'est valable, que ce soit par la démocratie, euh, le, le multipartisme, de le faire plein de parties, ou bien que ce soit par la violence, ça c'est pas important ou même parfois de chercher à faire des alliances avec des partis qui sont laïcs, ou même des partis socialistes ou communistes parfois. Donc tu vois que dans certains pays, comme par exemple au Yémen ou dans d'autres pays comme, comme ça, s'ils sont euh, minoritaires, ils vont faire des alliances avec d'autres partis qui sont socialistes, qui sont laïcs, pour essayer d'arriver à euh, s'opposer par exemple au parti qui est au pouvoir. Donc ça c'est un exemple, comment ils sont prêts à tout en dat is in het al volume al in van de constitutionele regering die het van de al het van de ومحاسبتهم على ما يعملون من أعمال وبيان حدود كل سلطة من السلطات هذه الوصولة كلها تتجلى للباحث أنها تنطفق كل الانتباق على تأليم الإسلام ونظمه وقواعده في, في شكل الحكم ولهذا يعتقد الإخوان المسلمون أن نظام الحكم الدستوري هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم الإسلامي Kuli, kuli, ila l'islam. Wahum la yadiluna bhi nirwamen. Donc, Hassan al-Banna, il dit dans ou bien dans un livre qui a été écrit qui s'appelle Hassan al-Banna, Mabadi wa usul fi mu'tamarat, oh non fi mu'tamarat khassa, à la page 60, il dit que celui qui regarde, qui étudie le système, les fondements du système constitutionnelle, et euh, tout, ce tout, ce qui, tout ce qui est dedans de, de, du fait que ça préserve les libertés individuelles et dans toutes, les, dans toutes ces catégories, puis euh, le, la consultation, hein, que c'est considéré comme un des, un des fondements de, de, de, de, de, de la souveraineté de la nation, du fait qu'il doit y avoir une consultation, etc. Euh, et également les responsabilités du dirigeant vis-à-vis -vis le peuple, et le fait qu'ils euh, doivent être pris pour compte pour ce qu'ils font, et euh, de déterminer les, les, les limites de chacun des différents pouvoirs, que ce soit les pouvoirs euh, judiciaires, ou pouvoirs pouvoir législatifs, ou pouvoirs euh, euh, pénal etc., les différentes euh, divisions du pouvoir, ils disent que tout ça sont des fondements si tu les étudies, si tu fais des recherches, tu vas voir qu'ils sont en accord total avec les enseignements de l'Islam et, euh, et les principes et les organisations de l'Islam et les fondements de l'Islam en ce qui concerne le jugement et le pouvoir. Donc il dit que nous les Ikhwan al Muslimoun, on croit que le système constitutionnel c'est le plus proche parmi tous les systèmes qui sont dans le monde musulman actuellement à l'islam. Donc pour eux, le système politique, démocratique, constitutionnel, ça c'est le plus proche parmi les euh, systèmes qui existent, qui est le, qui est le plus proche à l'islam. Et on ne peut pas, il dit, on ne peut pas s'en détourner pour aucun autre système. Donc ça veut dire que pour eux, le système démocratique et constitutionnel, c'est le système islamique. C'est à ça qu'ils appellent. Après, il dit, تتابعوه في de Vrijdeel die van de Islamieten, aandacht van de geschiedenis. Vrijdeel, Vrijdeel van de Xalik. We, we willen realiseren de democratie en brengen de parlementaire leven en de democratie. Er is niets wat het kan vervangen. Vrijdeel, de van Het democratie Il dit encore dans le même livre, euh, la même personne, il dit pour changer le, le courant des sociétés actuelles, il, ce n'est pas possible excepté dans un environnement ou dans un climat de liberté et de démocratie qui permettent à fleurir les différentes compréhensions correctes. يوسف وقال يوسف القرباوي والواجب على على الحريه الإسلامية على الحركه الاسلاميه في المرحله القادمه ان تقف ان تقف ابدا في وجه الحكم الفردي الدكتاتوري والاستبداد السياسي والاستبداد السياسي هذا قول يوسف القرباوي والطغيان على حقوق الشعوب Donc Yusuf al-Qardaoui, qu'est-ce qu'il dit Comme d'habitude, il dit toujours des bêtises. Il dit, l'obligation pour les gens qui suivent les groupes islamiques aujourd'hui, et les mouvements islamiques, c'est de euh, de se tenir fa en face, et de, de s'opposer au gouvernement ou aux dirigeants islamiques. Euh, dictateurs et euh, ceux qui y euh, a font de la dictature puis de, euh, de la, comment dire de la, de la tyrannie et qui s'opposent aux droits des peuples et ils doivent se tenir toujours dans le rang de la liberté politique qui est représentée par la démocratie correcte non celle qui est euh, dé, déformée ou dé, dé incorrecte et Donc, wa alaykum salam, On voit que dans cette explication de Yusuf al qardawi oui, il, pr il présente les, les, les il dit que les groupes ou les mouvements musulmans islamiques doivent euh, se tenir toujours s'opposer aux, dictat aux dictatures puis prendre la position des euh, gouvernements et des partis politiques euh, ou de la, de la politique démocratique. On sait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Il nous a ordonné d'obéir et d'écouter au dirigeant, même s'il est dictateur, même s'il est injuste, même s'il est un tyran, et de, de s'opposer à, à son gouvernement ou à son autorité, et d'essayer d'appeler les musulmans à la révolte. Eh bien, ça, c'est contraire au fondement de la Sunna, et c'est le fondement de la, des gens de bid'a parmi les khawarij et les mu'tazila. Donc si quelqu'un supporte cette opinion de de Youssef Al-Qaradawi, c'est parce qu'il n'a pas compris les réalités de la sunna et de l'islam. Qaradawi est faux dans ce propos. Car l'islam y ordonne au musulman de ne pas obéir au wali al-amr وإن كان ظالما. Non. Non, Non. نعم تطيعه تتيع, تتيع, صح ولكن اسمع يا اخي نطيعهم في المعروف نعم في كل ما هو معروف نطيعهم ولا ننزع يدا من طاعه أي نعم. ف فاذا امرونا بمعروف نطيعهم واذا امرنا بمعصيه لا نطيعهم هذا هو ولكن بعض الناس اذا راوا من الحاكم انه يعصي أو يأمر بمعصيه يقولون لا نطيعه ابدا في اي شيء مما امر ويردون عليه ويامرون الناس بالخروج عليه وهذا خلاف منهج اهل السنه والجماعه وخلاف الاحاديث وخلاف الادله فهمت نعم والأمر منكم نعم. ما ليس وليس يعني ما أفرز معروف بناس أبلا بالعكس. نعم لا نطيعهم ولكن لا نطيعهم في هذا الشيء فقط ولكن في غير ذلك نطيعهم فهمت؟ إذا أمرونا بمع بمعصية في هذه المعصية لا نطيعهم ولكن في غير هذه المعصية نطيعهم في كل شيء إلا في الحرام فهمت؟ إيه نعم هذا هو en de de de massakeringen, naar de de massakeringen, naar de massakeringen, naar de massakeringen, naar de massakeringen, naar Islam. Ja, het en dat is niet correct dans les principes de l'islam. Nou, maar dat is niet de kita en de sunna. De karadaï is hetzelfde als de kita en de kita en de van de het het Par de Les juifs en les chrétiens zijn dans Of bien, zijn onze frères. Ils disent Les juifs et les chrétiens pour Youssef al-Qardawi ne sont pas des kuffars. Et ça c'est une de ses erreurs. Il dit que la musique c'est halal. Il dit que non. Il permet déjà d'acheter de, de, des maisons avec riba. Il a beaucoup de problèmes dans la tida. D'accord? Ça Barakallahu Alhamdulillah. Jazakallahu Donc c'est ça. Alhamdulillah. Donc lui, euh, comme, comme Hassan al-Banna, puis Qardaoui, puis les, la plupart des Ikhwan, ils disent que la démocratie c'est islamique, comme on a vu maintenant de Hassan al-Banna qui dit que c'est démocratique. Qardaoui il dit que c'est islamique la démocratie. Donc ça c'est des exemples de menhages qu'ils ont adoptés. Après ils mentionnent al hudaybi al hudaybi c'est qui C'est le successeur de Hassan al-Banna. C'est-à-dire quand Hassan al-Banna est mort.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 On, il ne peut pas être opposé par la force ou par les lois, et il n'y a rien, on ne peut pas le... <rire> non, non. Donc il dit, il n'y a rien qui empêche qu'il y ait un parti euh, apparent chez, dans le pays musulman. Et l'islam est responsable de garantir la sécurité et la paix dans son chemin, c'est-à-dire Comme si, dans un état islamique, il y a le droit, on a le droit d'avoir, ou bien il peut y avoir un parti communiste, hein, qui, qui, qui, c'est ça ce qu'il dit. Il dit, dans un pays musulman, il peut y avoir, dans l'état islamique, un parti qui va appeler au communisme en apparence, c'est-à-dire, cest c'est-à-dire, il n'est pas caché sur ce parti-là, il va être déclaré officiellement. Et c'est les musulmans et l'islam qui vont être euh, responsables de euh, garantir qu'ils qu auront le chemin euh, libre pour euh, faire ce qu'ils veulent, tu vois, et après il dit وَلَقَدْ طَبَّقَ بَالِكَ الْبَنَّةَ عَمَلِيًّا فَرَشَّحَ parlement لِلْبَرْلَمَنْ مَرَاتينَ Euh, Al-Banna lui même il a appliqué les, cette idée de démocratie là par, dans euh, dans sa propre euh, avec sa propre exemple personnel il s'est présenté lui-même deux fois au, au parlement comme euh, pour être représentant au parlement. al Iske de Irwan de moslimen niet gaan? Iske, ze weten niet hoeveel, hoeveel, hoeveel, hoeveel, hoeveel, hoeveel, hoeveel, hoeveel, Est-ce que Hassan al-Banna et l'Ikhwan, ils ne sont pas au courant de ça, de toutes les oppositions que représente la démocratie par rapport à l'Islam Ne savent-ils pas que le, le jugement ou le, le, le, le gouvernement constitutionnel, ils s'opposent également aux principes de l'Islam Ne savent-ils pas que ces choses-là sont en opposition avec l'Islam, ou bien ils voulaient uniquement entrer dans la démocratie pour essayer de, disons… Euh, changer ou pousser le repousser le dirigeant qui, qui est au pouvoir actuel pour essayer de prendre sa place. Est-ce que ça ce but-là ça justifie les moyens qu'ils utilisent Il dit "إن العملية الدستورية تقوم أصلا على إرجاع السلطان الحاكمية إلى الأمة إذ تعتبرها مصدرًا للسلطة et من خلال على إخراج رأي أكثرية باعتبارها ممثلا لرأي, لرأي الأمة بصرف النظر عن الدين والأمانة والعدالة وغيرها من الضوابط المعتبرة في أهل الشورى في الإسلام والدول التي تتبع هذا النظام دول لا دينية تفصل الضولة عن الدين فلا تجعل له أي دور في توجيهه في توجيهه والسياسة الأمة إن زيت لقبارنة ديموكاتسيك Il, il se base à la base sur le fait que c'est le peuple qui est la source des pouvoirs et de la souveraineté. Et donc, il, il considère que la nation ou le peuple est un des fondements de, de, ces, de cette souveraineté-là et de ces, de ces pouvoirs. Et donc, il travaille à travers, euh, soi-disant, l'opinion de la majorité. Hein, Pour essayer d'établir leur, leur, leur opinion, d'établir l'opinion à travers l'opinion de la majorité, sans prendre en considération, euh, la religion et la justice et, euh, l'amana, c'est-à-dire la fiabilité des gens qui sont représentants. Donc, ils ne prennent pas en considération aucun de ces principes-là qui sont considérés comme, euh, comme étant des, des conditions, voilà, comme salam, comme étant des conditions Euh, à prendre en considération dans les gens qui font partie de la Shura dans l'islam. Ça montre qu'il n'y a pas de comparaison entre la Shura et la démocratie. En réalité, c'est deux choses totalement opposées et différentes. Toutefois, les euh, ces gens-là, ils mélangent entre les deux souvent. Ils essaient de faire croire que la Shura et la démocratie sont une seule et même chose. Et en réalité, ce n'est pas vrai. C'est des gens qui ont du savoir, qui ont ou qui ont une expérience aussi dans un domaine particulier qui sont capables de conseiller le dirigeant dans les choses qui sont importantes et nécessaires pour, la, pour le bien de, des musulmans Donc le chef il dit que les pays qui sont démocratiques ils n'ont pas pris la religion comme, comme fondement, en réalité ce sont des pays laïcs, Lavinie, hein, et ils, ils vivent entre les affaires politiques, et économiques et sociales, et la religion. Pour eux, c'est deux choses différentes, et la religion ne doit pas rentrer dans la politique, la religion ne doit pas rentrer dans l'économie, la, la religion ne doit pas rentrer dans les affaires sociales et ainsi de suite. Donc, ils ne donnent à la… en réalité, ils donnent Euh, il ne donne pas à la religion aucune importance dans l'orientation et euh, la direction de, des de, de, de la de, des musulmans et de la politique de la nation. Donc, ça montre en partant que la démocratie, c'est en opposition totale avec l'islam. D'accord Et comme on, on, on dit, on a dit déjà plusieurs fois, si euh, dans la démocratie, euh, le peuple décide que de rendre quelque chose halal. Eh bien, ils considèrent que c'est permis. Et s'ils si si votent pour dire que, par exemple, l'alcool est, est permis, ou bien la zina c'est permis, ou bien que l'homosexualité c'est permis, eh bien, ça devient permis. Comme ici ils ont voté pour rendre le mariage homosexuel légal, eh bien, c'est devenu légal. Parce que c'est le système démocratique qui considère que les hommes, c'est eux qui possèdent le droit et la souveraineté, et c'est eux qui peuvent Donc, sera, dans quelque chose de licite ou de licite, légal ou illégal, etc. Donc ça c'est une opposition totale avec la sharia d'Allah et avec l'Islam. D'accord Inshallah, il y a un camin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il... Oui, exactement. Alhamdulillah. Oui, C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, est-ce que le jahil y oh, a Wan apsal min Is de l'ignorance qu'ils veulent? ik ken niet eens is. het is. Dit is. Dit is. Dit is. Dit is. Dit is. Dit is. Dit is. Dit is. is. Dit is. is. Dit is. is. Dit is. is. Dit is. is. Dit is. is. is. is non l'harcèlement sexuel au travail au Maroc parce qu'il y a des il y a des patrons ils font de l'harcèlement sexuel sur leurs employés femmes hein pour obtenir d'elles des des, des des faveurs sexuelles ou des des euh, trucs euh, parce qu'ils sont leurs patrons ils leur ils menacent par exemple si tu fais pas ça si tu fais pas ça avec moi ben je te mets à la porte ou des trucs comme ça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 Les pays musulmans ont, ont, ont réussi à vivre, à établir l'économie des pays musulmans sans aucune forme de tourisme. Donc pourquoi aujourd'hui on a besoin de cette forme de, de, de, de tourisme soi-disant Puis le tourisme dans l'islam, ça se limite au tourisme qui est halal, et qui, de, pour faire des choses halales. Pas pour, des, pas, pour, pas pour permettre que des gens viennent dans notre pays et viennent faire de la corruption, de l'alcool, de la, de la de zina, de la prostitution et tout ce qui est contraire à l'islam. Donc, euh, comme on dit, maintenant, c'est ça. Les, les, les, gens, les, les gens dans les pays musulmans, par exemple, ils demandent, comme, comme l'exemple que je disais, ils demandaient une loi pour interdire euh, les harcèlements sexuels. Bon, est-ce qu'il n'y a pas déjà dans le Coran les règles et les lois pour interdire ces choses-là Hein Mais eux, ils ne considèrent pas le Coran comme étant une source de, de loi et de base pour établir les lois dans le pays. C'est pour ça que tout ce qu'il y a comme règle dans le Coran, ça c'est considéré par certains laïcs comme étant uniquement des choses spirituelles au plan personnel et individuel dans la société. Toutefois, les questions qui ont rapport avec les, le, le, le, le, le, le gouvernement et le jugement et euh, les trucs judiciaires puis pénales et tout ça, Ça, c'est uniquement ça doit être voté ou ça doit être des lois établies par euh, les, les législateurs et les autres qui yani, en de ce genre. Et donc, pour eux, le, les lois qui sont établies par Allah et par le messager, ce n'est pas des lois effectives, yani, hein. Et ça, c'est contraire à qu ce que Allah a ordonné dans le Coran, Le cheikh, il dit ensuite, مضامينه ونتائجه إنما ينتمي إلى نظام لا ديني لا ديني الذي يطغى يجحد صفة الدين ابتداءا والوسائل العمل الإسلامي لا بد أن تكون إسلامية بعيدا عن المكيابية وألعابها وتبريراتها وشرط الغاية يفرض بالتالي إسلامية الوسيلة. Donc, euh, il dit que le système démocratique, poly, euh, démocratique et parlementaire, dans ses fondements et dans ses buts et dans ses objectifs, etc., il retourne toujours à un système qui n'accepte pas la religion, qui est laïque euh, et qui oppose l'autorité de la religion euh, en partant, c'est-à-dire depuis le début ils refusent l'autorité de la religion. Et donc euh, les moyens qu'on a pour établir euh, l'islam, il faut que ce soit des moyens islamiques. On ne peut pas établir l'islam ou l'islam par des moyens non islamiques. Donc on ne peut pas établir l'islam en utilisant la démocratie, parce que c'est un moyen non islamique. C'est comme essayer de je ne sais pas moi, tu veux construire une mosquée avec, euh, avec du riba, par exemple. Euh, ou bien avec de l'argent de, de la loterie des trucs de merde. Tu veux établir quelque chose de bien, tu utilises des moyens haram. Hein, tu fais du riba pour faire une mosquée. C'est contradictoire. Ou bien tu fais par exemple, je ne sais pas moi, euh, pour euh, financer un, un, un, un projet islamique ou un projet musulman, eh ben, tu, tu vends par exemple de l'alcool. Pour financer. Euh, <rire> C'est exactement la même chose, si tu fais la démocratie, tu utilises le moyen de la démocratie comme moyen pour établir une l'État islamique. C'est la même chose que si tu vends des choses haram pour essayer de financer, tu vends du porc et de l'alcool pour financer la construction d'une mosquée. C'est la même chose. tu utilises, un, et, même, et même que c'est peut-être même pire encore. Donc le moyen doit être halal et le but, aussi, l'objectif doit être halal et le moyen doit être halal également. D'accord Et le moyen qui rétablit rétabli l'islam, c'est le moyen qui a été utilisé par les messagers d'Allah et par les prophètes et par les Sahaba et les gens qui ont suivi la religion d'Allah Donc après le dit: wa Wa hun democratie en het is dat dit is in Islam, in dat ze in wat ze degenen die degenen die degenen die degenen die degenen die degenen die de die degenen die de die degenen die Euh, et ils ont dit qu'ils ne voulaient pas aucun autre système à part celui-là, et qu'ils ont appelé à la démocratie, et qu'ils ont fait ressembler ça à l'islam. Tout ça, ça fait partie de ce que les ulama ont nommé « Mubaddal », c'est-à-dire la Sharia qui a été déformée, hein, qui a été changée, et non la Sharia qui a été révélée. C'est comme si, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent quelque chose qui est contraire, ou qui n'est pas l'islam, puis ils disent « Voici l'islam », et ils présentent ça aux gens. Donc c'est comme s'ils ne leur pas la religion qui est révélée, mais ils leur présente une chose qui a été transformée, puis ils l'ont, ils l'ont, appelée Islam. Hein? al shar Al-Mubaddal. Al-Mubaddal. Al-Mubaddal, ça veut dire qu'il a été changé. Al-Mubaddal. L'Al-Munazal. L'Al-Munazal. Aizam, Hadahuwa. Donc, on voit, on voit clairement qu'est-ce qui se passe dans ces, dans ces gens-là. Même pas besoin de mentionner son nom. C'est quelqu'un qui avait. posé, On lui avait posé une question au journal de, de la presse. Il avait dit, c'est quoi un État islamique Il a répondu, c'est un État islamique. C'est un État démocratique où euh, on a appliqué les règles de l'islam, ou certaines règles de l'islam. Donc c'est ça leur vision d'un État islamique. C'est un État démocratique. <rire> <تصفيق> <أيه> سبحان الله. <تصفيق> الحمد لله الحمد لله. <تصفيق> هذا أحسن هذا ولكن كثير من الناس الآن تأثروا به واتبعوه و... <تصفيق> الحق يكفينا ها يكفينا ولكن ولكن سبيل المجرمين ها حتى نعرف يعني. <tot> het is een heel moeilijk en heel moeilijk. Dat is het. Allah je par exemple, qu'est-ce qui se passe? Il y, a, il y a des gens, comme eux, comme ces qu'ils qu veulent un état islamique qu'ils veulent appliquer la sharia d'Allah. Et ils disent, ah, vous les dirigeants, vous jugez pas selon la charia d'Allah et tout ça. Et eux-mêmes, ils utilisent des jugements qui sont contraires à la charia d'Allah pour arriver à établir la charia d'Allah. Est-ce qu'eux-mêmes est que qui disent qu'ils veulent la charia d'Allah, pourquoi ils ne jugent pas par la charia d'Allah S'ils jugaient par la charia d'Allah, ils ne feraient pas, ils n'utiliseraient pas ces moyens pour arriver à l'appliquer. Donc c'est comme si le fait queux eux-mêmes ils jugent même pas par la loi d'Allah puis après ils disent qu'ils veulent juger par la loi d'Allah ça c'est contradictoire après dit et ils c'est exactement ce que j'ai dit ils veulent appeler les gens appliquer la charia Hein, et à juger selon la charia. alors comment ils demandent aux gens aux dirigeants et aux peuples de l'appliquer alors qu'eux ils font le contraire dans plusieurs aspects en partant dans l'akhida ils ne jugent pas par la charia d'Allah ils suivent le tasawwuf et d'autres formes de bid'a ah, et euh, ils appliquent également des akhida qui sont des akhida de bid'a ah qui nient les attributs d'Allah et qui les déforment etc donc est-ce qu'ils ont jugé par la charia d'Allah dans ces questions là Hein et dans le somme de shirk Et les musulmans Certains musulmans qui sont en train de commettre Par exemple d'adorer les tombes D'aller faire le tawaf à leur tombe De leur demander des vœux en dehors d'Allah Tout ça, ça fait partie de juger Par autre que la loi d'Allah Et ça c'est plus grave encore Donc pourquoi ils négligent ces aspects-là là là ça C'est la vérité Quand le choukme de l'islam le, est de l'un de l'un de le, de l'un de كان فيه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخن. كان فيه دخن. يعني ما كان صافيا مئة بالمئة، ولكن كان حكماً إسلامياً وفي العالم من الإسلام كله. نعم كان في العبـس في العباسيّة والأموية وفي ولو ولو ولو بهذا كانوا يحكمون بشرع الله. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما نعم. نعم بارك الله فيك شوف comme Fahd enfin, par exemple oui dit, par exemple il dit par exemple oh, les, les quatre Khulafa euh, Abu Bakr Omar Othman Ali et, et Omar ibn Abdul Aziz ils dit, il dit étaient euh, les bons les bons Khulafa mais a, a, après eux jusqu'à aujourd'hui il n'y avait pas aucun qui jugeait par la Sharia d'Allah et ça c'est une conception que beaucoup de musulmans ont aujourd'hui mais c'est une erreur en réalité parce que c'est pas vrai que Il n'y a pas eu de, de, de dirigeants après eux qui ont jugé par la charia d'Allah. Il y a eu toujours des dirigeants qui ont jugé selon la charia d'Allah, mais à des degrés différents, et à des disons à des euh, à des niveaux différents. C'est-à-dire ils n'ont pas tous été purs et forts comme les quatre ou les quatre Rashidis et les cinq comme Omar ibn Abdulaziz, comme par exemple Mouawad. Par exemple, c'était un des un des grands, grands Non, même s'il y, entre, entre y a eu des guerres entre certains des Sahabas, même s'il y a eu des guerres entre certains des dirigeants qui sont venus par la suite, même s'il y a eu des péchés de leur part, même s'il y a eu… Hmm. Non, moi là où Parce que euh, Moawiyah c'est un Sahabi, c'est un des plus grands parmi les Sahabis. Non. non, mais en tout cas, il y a des choses qui ont été dites. Il y, a, il y a des choses qui ont été dites parce que, là, là, à la base, c'est comme le frère dit à la base, là, les fêtes qui sont arrivés entre les, les, les Sahaba, on n'en parle pas. Ah. Mais la question, par exemple, y a, y a, ils ont demandé à l'imam Ahmed ils ont demandé à l'imam Ahmed, oui. na Ibn on s'est qui était meilleur Ils ont dit est-ce que. Wat is het Omar ibn Abdul Aziz? Of Muawiyah? Eh bien, attends, c'est ce que l'imam Ahmed a dit? Il a dit, la poussière en dessous des souliers de Muawiyah, en dessous des sandales de Muawiyah, est meilleure Abdul Omar ibn Abdul Aziz. La, la poussière dans laquelle il a marché avec le prophète sallallahu wa sallam, est meilleure que, euh, Omar ibn Abdul Aziz voeg wat was kij Maauiya Rabbiallahu anhu, il est un sahabi il a été celui qui a écrit le was een van de kent de woord, in de arm de meemers, was de vreugde, de Allah, de familie van het rasul Allah, en hij was een van de, was een van de eerlijden, die waren die waren die waren die waren die waren C'est pour ça, si quelqu'un, les, les Sahab ont dit, « Mu'awiyah, c'est la porte des Sahab. Si quelqu'un si quelqu se permet de l'insulter, lui, ça veut dire qu'il a ouvert la porte à insulter tous les autres. Wow. Et et Ammar Aziz il n'est pas un Sahabi, donc Mu'awiyah est meilleur que lui, oui. du fait, fait qu'il est un, un Sahabi. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, comme... Comme on dit par exemple, si les rulafas qui sont venus par la suite, ils n'ont pas jugé 100% parfait selon la charia, qu'ils ont pas eu de, ils ont fait des fautes ou des péchés, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas du tout jugé par la charia. Non. Si tu fais, si tu fais ce que tu peux de la charia, tu appliques ce que tu peux de la charia. C'est ça ce que c'est ça ce que Allah Taala nous demande. La Travail Allah comme vous en êtes capable. Donc aujourd'hui à l'époque actuelle, comme par exemple il y a des pays comme l'Arabie Saoudite qui appliquent certaines parties de la charia, ils ne sont pas parfaits à 100%. Et il n'y a pas de doute qu'il y a des fautes, il y a des manquements. Toutefois, ils font ce qu'ils peuvent par rapport à d'autres pays qui n'appliquent rien du tout. Donc Allahu Akbar. Avant ça, il y avait Al-Uthmaniyah, bah, dans, dans le Tal-Uthmaniyah. Il y avait aussi la même chose des fautes. Il n'y avait pas toujours l'application 100% de la charia, mais il y avait, disons, une base, quand même. Et, euh, il y avait des choses à corriger, mais ça c'est tout le temps. Il n'y a pas un pays parfait, ou des personnes parfaites, hein. Nan. Al-Mahmoud. Et, euh, al Exactement. Exactement. Non. Non, ça c'est. Oui, c'est ça. Donc euh, c'est un exemple. On Donc, euh, non. Donc c'est pour ça. Il y, a les, il y a, cette idée là. Et euh, qu'est-ce qu'il dit ensuite, le chers? Dus dat is dan een van hun principes. dat om Avec des partis laïcs, communistes et socialistes dans certains pays arabes. Et ils disent qu'il n'y a rien, il n'y a rien qui empêche de s'allier avec les communistes ou des laïcs pour arriver à atteindre notre but. Et même aujourd'hui, même vous le voyez par exemple, les organisations qui sont euh, de tendance et même ici à Montréal, hein, dans les MSA, les, les, les associations musulmanes étudiantes, La plupart sont, euh, gér gérés par les groupes d'Ikhwan Muslimin, ok, Mais ils ne le déclarent pas directement, sauf que, tu vois, par leur méthode, par leur façon d'agir, qu'ils suivent la voie d'Ikhwan Muslimin, et eh ben, quand il y a des manifestations organisées par les communistes, ou les socialistes, et ce, tous ces autres groupes-là de humanistes, ou de, pour les droits de l'homme, ou les autres, autres trucs, eh ben, ils vont toujours aller participer à ces marches, avec eux, hein et ils vont pas mentionner rien du tout sur l'islam et pour appeler ces gens-là à l'islam, et euh, ils vont jamais remettre en question euh, le fait que de faire des manifestations c'est contraire à l'islam. Donc ça c'est un autre exemple. Non, ça va bon. Non, non. non. La force, oui. Ouais. Exactement. Comme le frère il dit. Exactement. Barakallahoufik. Ça, c'est comme le frère il dit que le but des marches et des manifestations, euh, comme il dit, c'était inventé à la base par les marxistes, les mouvements, de, les, les mouvements ou les partis qui appellent au soulèvement des masses et des peuples contre le pouvoir. Mais c'est ça le, le but de, ce, de ces systèmes-là, c'est d'utiliser la, la, la population. Comme un moyen pour s'opposer à l'autorité des dirigeants et pour montrer aux dirigeants que regardez, on représente une force et qu'on est capable de vous opposer, de d'opposer le pouvoir. Et ça c'est quelque chose qui fait partie du manhaj des Khawarij et pas du manhaj des, des gens sur la Sunnah. Walaykum As-salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Après il dit, الشعارات التي يناد ينادون بها مثل قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه الله. هذه القاعدة وما مع ما فيها من مخالفة فإنهم لا يطبقونها مع من يخالفهم في توجههم لا سيما مع أهل السنة السائرين على منهج السلف dus, Amman hebt dat dus gewoon weer, dat is een bewijs dat het een bewijs is dat het een bewijs is dat het een bewijs is dat het een bewijs is dat het un bewijs is dat het een bewijs is dat het een bewijs is het dat Et parmi leurs, euh, leurs slogans, auxquels ils appellent, c'est le slogan, on va coopérer avec tout le monde dans ce qu'on est d'accord, et on va excuser, on va s'excuser les uns les autres si on est, on a des désaccords. Hein? Quand on a des désaccords, on s'excuse. Ça veut dire, on te, on te critique pas pour ton, ton, ton, ton, ton problème, et tu nous critiques pas. Hein? on se tait. On garde nos, nos divergences et nos problèmes pour nous, et puis on, on coopère entre nous sur ce, on, sur ce sur quoi on est d'accord. ok Donc ça c'est encore, cas, et là on a critiqué ça dans le dernier cours, mais le chéri il fait une note en passant pour faire comprendre aussi un autre point par rapport à cette règle-là, c'est qu'il ne l'applique pas avec tout le monde cette règle. Il l'applique, il l'applique pas avec tous les musulmans, et avec tous les non-musulmans également. Il l'applique pas avec ceux qui s'opposent à eux dans leur euh, point de vue, en particulier avec les gens dal sunat et de Al-Jama'a qui suivent le Manhaj des Salaf. ils ne l'appellent pas du tout avec eux, hein, c'est-à-dire est-ce que vous avez vu des Ikhwan qui viennent, qui viennent vers des Salafis ou des gens qui sont sur la voie des Salafs, on, on s'excuse entre nous pour qu'est-ce qu'on a de désaccord, ils n'acceptent pas parce que justement ils savent que nous on va les critiquer et on va montrer leurs principes qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et, Également, les autres, autres partis qui ne sont pas sur la voie des salafs, qui ne sont pas musulmans, comme les partis politiques ou les dirigeants de certains pays qui, qui s'opposent aux ikhwal et qui critiquent les ikhwal musulmans ouvertement, eh bien ils n'appliquent pas cette règle-là avec eux, ok Ils appliquent cette règle uniquement avec ceux qui sont satisfaits d'eux et qui coopèrent avec eux et qui se taisent et qui ne les critiquent pas. C'est ça leur principe. نعم <تصفيق> אחרי <مش> <الاسلامة> يقول احد منظري الجماعه جماعه الاخوان المسلمين وهو جاسم مهلهل يقول بل دعوه الاخوان ترفض ان يكون في صفوفها اي شخص ينفر من التقيد بالتخطيط ونظامهم ولو كان اروع الدعاة فهما للاسلام وعقيدته وأكثرهم قراءة للكتب ومن من أشد المسلمين حماسا وأخشاؤهم في الصلاة ففي غرفة كاسكيل دي دي رجعدي كاسكيل دي, دي ااا واحد من من الناس debates المسلمين اللي هو واحد المسلمين يسمى جاسم موهل هل كاسكيل Jasim al muhalhal » Oui. Il dit que la da'wa des ikhwan muslimines refuse qu'il y ait parmi ses reins une personne qui en fait fuer les gens, ou qui empêche les gens, ou qui refuse que les gens se, se limitent, et que, que, que les gens se limitent à ses règles, et à ses plans, et à son système. Même si c'est le plus pieux parmi tous les gens qui appellent à l'islam et qui a une meilleure compréhension de l'islam et de sa croyance, de sa aqidah, même si c'est quelqu'un qui est parmi ceux qui lisent le plus les livres, et même si c'est un parmi les musulmans qui a le plus de, de hamas, cest à de d'émotions, d'amour, de sentiments de, pour, de, de, de sentiment pour l'islam, et qu'il est parmi les, ceux qui sont les plus humbles dans leur prière. Donc, peu importe si la personne, c'est la plus humble dans sa prière, la plus savante, la plus connaissante dans la religion, la plus euh, forte dans le darwa, etc., s'il si critique notre système et qu'il oppose notre système et qu'il dit aux autres de ne pas se limiter à, notre, à nos règles, eh bien, on ne l'accepte pas dans nos rangs. Ça, ça explique tout de suite la position des échois muslimines par rapport, par rapport à la critique. Ils n'acceptent pas aucune critique parmi eux, dans leur cas. Ils veulent critiquer, bien entendu, puisque eux, ils se considèrent comme étant la référence par, par, euh, par excellence. C'est eux la base, selon leurs principes à eux. Donc tu vois que Ils sont, ils sont prêts à, par exemple, accepter toutes les erreurs de n'importe quelle, quelle personne qui fait partie des Ikhwan, même s'il a n'importe quelle erreur qu'il peut avoir dans son Manhad ou dans son Aqidah ou dans n'importe quel aspect de l'Islam, ils vont le couvrir et ils vont passer par-dessus, ils vont fermer les yeux. Mais si c'est un Salafi, ils vont pas lui faire aucune pitié. Non. Donc, euh, ça c'est la question du nom, oui aussi, mais la question du nom, pour eux, ça a cette importance, cette, cette grande importance-là pour eux, parce que c'est un parti politique. Si c'était pas un parti politique, peut-être que ça n'aurait pas euh, la même importance, mais le fait qu'ils ont besoin des votes, et qu'ils ont besoin du support de la population, eh bien ils font tout pour être populaires. Et puis d'accepter tout le monde, peu importe leur, euh, euh, leur divergence, etc. Même si c'est des divergences dans les fondements de l'islam, puis dans les principes de base du et de l'Aqida, peu importe. C'est pas important pour eux. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ala al-kitab, ala al la, wa la, à la, à la, à la, à la, à la, à la, à la, à la, à la, à la, à la, à la, à انها حزبيه سياسيه مستتره بالدين ولذلك مع دعواهم العريضه فهمهم للواقع وللسياسه فهم دائما قنيعه للفشل السياسي حتى اليوم on voit que c'est un parti politique qui se recouvre ou qui se donne une couverture de religion ça c'est la realite même si on voit se montre comme étant ceux qui ont compris la réalité du monde actuel et qui ont compris la politique, mais on voit qu'ils sont toujours des gens qui ont échoué politiquement jusqu'à aujourd'hui et ils vont continuer à échouer. C'est pour ça que Cheikh Muhrbim, Cheikh il les appelle Al Ihual Muflisun. لئن تظن با ان ياتل الايقوا والمفلسون انك هينوا rien fait ils ont rien fait ils ont rien réussi à faire rien que ce qu'il dit في سوريا مصر وفي الجزائر وسيفشلون في السعوديه حرثها الله لانهم لم يبنوا دعوتهم على ما عليه الانبياء دعوتهم wat hier het in het tawchid wa allah wa ttahvir min al en Syrie. qu'est-ce qu'ils ont fait en Syrie. Ils ont fait détruire un village entier à cause d'eux. Hein? Le dirigeant Hatoub al-Assad, il a fait bombarder la vélo compleet. Ils fait exécut... Ils ont fait, ils ont détruit tout. Ils ont Qu'est-ce qu'ils ont fait en Egypte? La même chose. Il y a un groupe des Juan qui avait essayé de, ouais c'est ça, c'est ça, ouais, ouais. c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Hamas? Ils organisé, ils étaient, ils étaient organisés quelque chose. Je sais pas si c'est un coup d'État, quelque chose comme ça. Et puis le, le, le dirigeant là-bas qui est le père de celui qui est actuellement, il a fait bombarder la ville au complet. Là, et, il a tué tout le monde. La, la ville de Hamas. Non mais c'est pour dire, eux ils ont causé cette, euh, ça. eux ils ont été la cause de ça. Après en Égypte la même chose. Les écrivains qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque de Hassan al-Tan, à l'époque de Sayed Qutob, e et les autres époques. Comment, comment ils ont été la cause de, de de la mort et de la torture de plein de musulmans. Et euh, à cause d'eux maintenant. Ils donnent de la difficulté et ils donnent des problèmes à tout musulman qui veut essayer d'appliquer la sunnah et de pratiquer la sunnah. Et là, il dit, il dit en Afghanistan, qu'est-ce qu'ils ont fait durant, lors de, soi-disant, les combats contre les Russes et tout ça. Ils se sont infiltrés dans le, dans le djihad afghan. Et puis ils ont, c'est eux qui ont semé la, la pagaille là-dedans. Ils ont même opposé, euh, euh, Jamil, Jamil al-Rahman. Et c'est eux qui l'ont fait exécuter, Jamil al-Rahman. Il était dans une des régions de l'Afghanistan qui s'appelait Kounar et là-bas il jugeait selon la charia, il appliquait la charia et il enseignait le tawhid et l'akida et tout. Eh bien, ils ont envoyé quelqu'un pour aller le faire assassiner. C'était un des non pas Jamil, non. il s'appelle Jamil rahman Eh bien, ils l'ont fait exécuter. Ils l'ont fait exécuter c'était un des ikhwan. En Algérie la même chose, le fils et les autres partis islamiques c'était de même tendance et d'utiliser la démocratie pour arriver à prendre le pouvoir, à Imadani et Madani, puis tous les autres, la même chose. Hein. Et donc ils ont échoué dans tous ces pays-là, et ils essayent en Arabie Saoudite de prendre le pouvoir et de, de faire de la fitna, la même façon qu'ils ont fait dans l'autre pays, mais puisqu'il n'y a pas de démocratie en Arabie Saoudite, hein, il n'y a pas d'élection, donc ils utilisent d'autres moyens, le terrorisme et puis d'autres moyens comme ça, pour appeler les jeunes à des idéologies pour opposer le, le, le, le gouvernement donc ça c'est un autre moyen ouais c'est ça ouais, c'était Al-Mas'ari puis euh, aussi il euh, y a un autre euh, surour Mohamed surour et d'autres encore hein? donc ça c'est des exemples comment ils sont toujours euh, ils n'auront jamais le succès pourquoi parce qu'ils n'ont pas établi leur dawa sur la dawa du Prophète. Dat is de dag van van de de het is het is Ils n'ont pas suivi non plus la voie des sahabas, qu'Allah soit satisfait d'eux, et ils ont pris, ils ont pas pris la de d'Ahles dans tous ses aspects. Ils ont juste pris parmi les principes de la de d'Ahles Sunnah au Jama'ah, ils ont uniquement pris ce qui est en accord avec leur, euh, leur intérêt, ok, et qui est en, qui travaille pour leur intérêt. Et le reste, ils n'ont pas accepté. Euh, comme par exemple, ils disent, عمر التلمي الثاني المرشد الثاني للإخوان المسلمين قال في كتابه شهيد المحراب ولهذا أرى أني أميل إلى الأخذ بالرأي القائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا لمن جاء قاصدا قاسدا رحى رحى رحابه الكريم يقول ويقول فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامات نوّليّات واللجوء إليهم في قبورهم الظاهرة والدعاء فيها عند الشدائد. نشاهد المثال. نشاهد المثال. الشيخ ils ont pas pris la quête de de de de de de de de de de de de de de de de deuxième successeur, le deuxième successeur de Hassan al-Banna qui a pris le, le, le, en charge le groupe des irouanes musulmans après Hassan al-Banna, il a écrit un livre qui s'appelle « Shahid al mihrab », c'est-à-dire le martyr de, de, de la mosquée, ou quelque chose comme ça, je pense qu'il me parle d'Omar Ibn khattab en tout cas, il a écrit son, dans ce livre-là, à la page 120, euh, 126, il dit… Moi je, je penche vers l'opinion, je pense à prendre l'opinion qui dit qu'on a le droit de demander pardon, le, on, on a le droit de chercher le pardon auprès du Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit vivant ou mort, pour, ce, pour celui qui vient à lui en, demande, en cherchant de lui le pardon. Ça c'est Omar lui, qui dit ça, après qu'est-ce qu'il dit Il dit, il, donc, on ne doit pas être dur, et, euh, dans la dénonciation de celui qui croit au miracle des Auliyah, et qui se tourne vers leurs tombes, qui sont apparentes, hein, pour faire des doigts, lorsqu'ils ont des difficultés, hein. Donc, ça c'est à la page 231, il dit ça dans son livre Shahid al-Mihrab. Donc, quand vous voyez al-Mihrab, Donc quand vous voyez que les fondateurs eux-mêmes et les chefs de la jama'a des ikhwan défendent des idées pareilles et supportent des principes pareils et qu'ils n'ont rien, rien suivi parmi les principes de l'Ahlussu sunnah wal al-Jama'a et de Tawhid, alors comment vous pouvez espérer que cette jama'a fasse une réforme dans la société musulmane et qu'ils arrivent à corriger les erreurs qui se produisent dans les pays musulmans puisqu'ils n'ont pas réglé les questions à la base qui sont les plus fondamentales et les plus importantes, c'est-à-dire les questions qui se relient à l'aqibah et euh, au manhaj. Donc, euh, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Yes. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il dit <sussur en masse> <mogenze mijen in de Pharaoh> <mogenze ministre> ah, Allah, ça ne fait qui appelle jusqu'à celui qui Allah, euh, euh, celui qui appelle en dehors d'Allah, celui qui ne va même pas lui répondre jusqu'au jugement dernier et ils sont indifférents de leur invocation. Et lorsque les gens seront récités, ressuscités, ils seront ennemis ils seront leurs ennemis. Et ils vont rejeter ou nier leur adoration qu'ils faisaient pour eux. Allah C'est parce que les musulmans. Les gouvernements musulmans qui là-bas, ils doivent, comme devoir qu'ils ont envers Allah, faire détruire ces, ces dons qui ont été écrits sur ces endroits-là. Wow. Okay. Okay. Okay. Serv... <rire> parce qu'ils qu ont une mauvaise arkide, ils n'ont pas appris la bonne arkide. La bonne et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait Dawah. In Allah. Hein. Le prophète sallallahu alaihi wa sallam, le prophète muhammad sallallahu wa sallam, il envoyait des lettres à tous les dirigeants de son époque pour les appeler à l'islam, pour qu'ils connaissent le da'wah d'Allah. Et donc, nous, on doit suivre l'exemple et appeler les dirigeants aussi avec la, les, les preuves et les explications pour qu'ils reviennent au jugement d'Allah sallallahu wa sallam. Mais, ei, na, na. Non. Mais, mais pas avec les menaces, et avec les violences, et avec les attentats, et avec les coups, de, les révoltes, et les, les, euh, comment on appelle, les coups d'état et tout ça. Tout ça c'est opposé à la, à la voix du prophète R.A.S. au manhage de l'islam. Donc on doit utiliser la méthode que le prophète R.A.S. nous a enseignée c'est-à-dire, du da'wah, ou le ta'alim, le sabre, il faut être patient et endurant et faire peur de toujours de, de persévérance Inch'Allah. Hmm. Non mais c'est un, ouais, un président mais il contredit. Ouais, mais il contredit le jugement d'Allah et ouais, Oui c'est ça. Oui c'est ça. Mais c'est parce que comme, comme le prophète a dit ولا يعني يهتدون بهديه ها؟ تعرف منهم وتنكر فقال الصحابة ماذا نفع يا رسول الله إن ادركنا ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضربوا ظهرك واخذوا مالك فاسمعوا وأطيعوا هكذا قال الأحاديث الأح... الأحاديث كلها تحت موجودة مكتوبه نعم لا شوف شوف مثلا الإمام احمد لما عذب كان في بلاد المسلمين عذب والسجن والجلد وما هرب إلى بلاد الكفار شوف مثلا الإمام ابن تيمية رحمه الله سجن وضرب وماذا ومنعوه سجنوه سنوات لم يهرب إلى بلاد الكفار أبدا Ça, l'intérêt, on va arrêter ici. Puis on commence, on continue, Inch'Allah, la semaine prochaine. Euh, non, la semaine prochaine, il n'y a pas de cours, euh, mercredi prochain. Parce que je m'en vais. Donc, in, je m'en vais en Belgique, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch Inch'Allah. Alhamdulillah. Inch'Allah. donc, euh, donc, mercredi prochain, il n'y aura pas le cours, mais le mercredi d'après, euh, non, non plus. L'autre mercredi après, Inch'Allah, dans, dans, deux, dans, dans, deux semaines après. Oui, trois semaines. Le, je vais être ici, non, non, non. Le, le 5, le, ah, attends, le 5, c'est un euh, mardi? Je vais être ici le 5 septembre, Inch'Allah, Ok, Donc, subhanakallah, wa mouskashadullah,